Euskal Herriku Laborantza gambararen galdea dela azpi magatzen du Isabel Pargaek. Hori buruz zehaztu dauku ala ikerketa bat zuzentzen ari zela guru jauna hunek lan egin zuen Euskal Elkargoaren sortzeko aintzin proiektuetan, azparneko tailerak ainzin. Frantziako berezitu batekin ari izan dela guru jauna laborantzako eragileekin mintzatzen ejan dauko azparneko uzapezak. Bido ez la region, le departement uh la HLG, la Chambre d'agriculture et d'autres partenaires. Donc on atteint un petit peu les conclusions de cette analyse qui est juridique à la fois juridique et technique primo fonctions que maintenant et j'attends les résultats de l'étude pour voir quel intérêt il y aurait pour le, le territoire sachant que nous on est aussi une institution l'agglo et on a donc aussi un projet politique agricole à mener à mettre en place preski lalancha politicaio quali coika Isabelle